Avec des douleurs v a n c i n a n t e s tourmente, adormant, r le corps soupirant, affaibli, par attaque de vertige. d é v o r e s les ulcères vicieuses, tordent, accroîtrant douloureusement les taches mofines qui tannent, stigmatisent les victimes a g u i s s a n t e s jusqu'au viscère d é c r o c h e s les tribulations travestissantes, l é pouvants de la mort. レシーブ、ラフォー・ブラバー・ピア ト様に何